Bonjour Madame Moreau, Luc Dessange à l'appareil. J'ai bien reçu votre requête de réparation. Un technicien de nos services de dépannage est en route pour venir réparer votre photocopieur. Voici son nom et son numéro de téléphone cellulaire. Paul Lemieux, 532-1414.